Bonjour chers amis, bonjour, mes amis, bonjourjou chers auditeurs, bonjourjou, chers enfants bonjourjou, mes amis, chers auditeurs, moi Catherineine et mes jeunes amis Anne François Nicolas et Denise, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quo de neuf mes amis Je tour vous deuxième nous avons passé quelques jours à la campagne, mais privilégigne quelques à gourde. Nous avons passé quelques jours à la campagne. Le temps est beau. Pagode хорошée. Le temps est beau. Mais la terre est encore froide. Nos земlènes sont encore Mais la terre est encore froide. Il faut mettre des bottes pour ne pas prendre froid. Il faut mettre des bottes pour ne pas prendre froid. Non, non, surtout pas. Les bottes en mois de mai? Non, non, surtout pas. Les bottes au mois de mai? Alors, on peut mettre des baskets ou des mocassins. Тогда nous devons nous diviser un Alors, on peut mettre des baskets ou des mocassins. Et savez-vous quelles chaussures on portait autrefois? Ah, vous savez, quelle obouf vous n'avez Et savez-vous quelles chaussures on portait autrefois? Non, et quelles sont ces chaussures? Non, et quelles sont ces chaussures? Ce sont des sabots. Ce sabo, ce sont des sabots. Et comment sont-ils? A kaké aniette sabo? Et comment sont-ils? C'est une chaussure paysanne, faite, généralement, d'une seule pièce de bois à vide. Это christianske obufe, которую обычно выдalbливали из одного kuska деревa. C'est une chaussure paysanne, faite, généralement, d'une seule pièce de bois à Une seule pièce de bois à vide выдalbливали из одного kuska деревa. Une seule pièce de bois est vidée Oh, mais c'est un peu lourd Oh, mais c'est un peu lourd Non, au contraire Non, au contraire Le bois, c'est léger, c'est pratique pour n'importe quel temps Le bois, c'est léger, c'est pratique pour n'importe quel temps Et puis après, nous allons voir ce que peut se passer quand on porte des beau. К тому же мы сейчас увидим, что может произойти, когда носить с собой. Et puis après nous allons voir ce qui peut se passer quand on porte des sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En coupant par Cavittene avec mes sabots dans ben haut. Avec mes sabots. Quand on traite avec mes sabots Quand on avec mes sabots Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'Andenne oh, oh, oh Avec mes sabots Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'Andenne oh, oh, oh avec mes sabots Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots Je ne suis pas si avec mes sabots Puisque le fils du roi même avec mes sabots dandaine oh, oh Avec mes sabots Puisque le fils du roi même avec mes sabots Puisque le fils du roi même avec mes sabots Il m'a donné pour étrangère Avec mes sabots d'ondennes oh, oh, oh avec mes sabots Il m'a donné pour étrangère Avec mes sabots Il m'a donné pour étrangère Avec mes sabots Un bouquet de marjolaine Avec mes sabots d'ondennes oh, oh, oh avec mes sabots Un bouquet de marjolaine Avec mes sabots Je me mange la laine avec mes sabots. S'il je, oh, oh, oh, je serai reine avec mes sabots d'indienne haut avec mes sabots. S'il je serai reine avec mes sabots. S'il je serai reine avec mes sabots. Mais s'il meurt, je perds ma peine avec mes sabots haut oh, oh, oh, avec mes sabots. Mais s'il meur je perme ma peine avec mes sabots. Mais s'il meur je perme ma peine avec mes sabots. Et je reste la vilaine avec mes sabots d'Andelle oh avec mes sabots. В латаринке гуляла я в моих сабу, капитанов по встречала я в моих сабу. Капитаны мне сказали мне в моих сабу, что дурней не видали, чем я в моих сабу. Я не так дурна, безмерна, я в моих сабо, Короля сын любит, верно, меня в моих сабо. Преподнес он утром рано, мне в моих сабо, Три букеты моё рано, мне в моих сабо. Засвесёт он, стану я, я в моих сабо, Королевую тогда, я в моих сабо. А завянет не беда, я в моих сабо, Всё забуду навсегда, я в моих сабо. «Je pense que le fils du roi sera heureux, Si les pousse cette jeune fille». Je pense que le fils du roi sera heureux s'il épouse cette jeune fille. Pourquoi le penses-tu? Pourquoi tu te penses Pourquoi le penses-tu? Parce qu'elle a un bon caractère, elle ne se décourage pas. Parce qu'elle a, bon qu a un bon caractère, elle ne se décourage pas. Elle est fière et a le sens de l'humour. Elle est fière et a le sens de l'amour. Elle chante: Le fils du roi même avec mes sabots. Virne, sabo. Elle chante: Le fils du roi même avec mes sabots. Et quelles chaussures va-t-elle porter quand elle sera reine? À что она будет надевать на ноги когда она станет et quelles chaussures va-t-elle porter quand elle sera reine Elle va porter des souliers, peut-être des escarpins comme sa trillon. Elle va porter des souliers, peut-être des escarpins comme sa trillons. Et comment fait-on les souliers Et comment fait-on les souliers Ah, ça dépend. Par ah, dépend voilà par exemple une histoire. «Вот, например, как это случилось однажды. «Voilà, par exemple, une histoire». «Le cordonnier et les lutins». «Sapojnik et domové». «Il était une fois un cordonnier qui travaillait très dur et faisait de très belles chaussures». «Jil одnажды один sapojnik. Он очень много работал et делал прекрасную обuvel. Cependant, l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant pour le faire vivre. Однако, денег, которые он зарабатывал, на жизнь не хватало». «Hélas!» Ces derniers sous finirent et il lui resta seulement assez de cuir pour faire une seule paire de souliers. Conz vos sous et au него остава cagege только na par to ce soir-là il coupa et tailla le cuir afin de le coudre et d'achever ainsi la paire le lendemain matin on раскра et разрезал ко тем чтобы на следующее outre chu et aтельно отделer par to puis triste et fatigué il alla se coucher. Il se leva en même temps que le soleil et allait se mettre à l'ouvrage quand... Oh, surprise Devinez ce qu'il vit sur son établi. Les chaussures prêtes et finies. Dégadайтесь, что on увидел на своем верстаке Совсем готовые туфли. Le jour même, un client entra dans la boutique et les acheta. В тот же день покупатель зашёл в его магазинчик и купил их. Comme ils étaient de fort bonne qualité, il n'hésita pas à les payer le double du prix habituel. Attaque qu'ils étaient de très bonne qualité, on n'hésita pas, заплатил за них двойную цену. Avec l'argent, le bottier se procura assez de cuir pour faire deux autres paires de souliers. Na eti dengi obuvchik dostal sebe dostatochno kozhi, chtoby sdelat drugiye pary tufel. A nouveau Il les tailla et les laissa sur la table le soir venu, pensant les achever le lendemain. Vraiment, on les écryl et s'est resté à la fin de l'heure, les resté à la Mais quand il s'éveillait, le travail avait déjà été fait. Mais quand il s'est réveillé, la travail était Ce drôle de phénomène se poursuivit ainsi durant des semaines et des mois. Ce drôle de продолжалось недели poursuivit ainsi et Chaque soir le cordonnier coupait soigneusement le cuir, puis se coucher каждый вечер сапожник тщательно раскраивал кожу et ложился спать et chaque matin il retrouvait les souliers cousus alignés sur l'établi. et Ca outre on находил шиты туфли выставленные вряд на верстаке huit paires d'abord, puis douze vingt, puis presque trop pour qu'on puisse les compter сначала восемь pat потом двенадцать двадцать потом столько что и не сосчитаешь». Il eut tellement de clients qu'il peut acheter les plus belles pots. Il y a eu tellement de покупateurs qu'il peut acheter peaux. Il fit de hautes bottes dans le dain le plus doux pour les gentils hommes qui partaient chasser à cheval. Il confectionna de légères pantoufles de soie, de velours et de brocards pour les belles dames élégantes. Он делал легкие шелковые бархатные и парчёвые туфельки для прекрасных и элегантных дам. An, Et За один год сапожник сколотил небольшое состояние и приобрел большую известность. Il souhaita alors partager sa prospérité И тогда он захотел поделиться этим богатством со своими невидимыми помощниками. Et la Il se cacha avec sa femme derrière la porte de l'atelier afin de savoir qui ils étaient однажды ночью он и его жена спрятались за дверью мастерской чтобы узнать кто они à minuit deux petits hommes tout nus pas plus haut que trois pommes apparurent et cousirent en un tour de main toutes les chaussures в полночь появились два маленьких человечка совсем голеньких не выше трех яблок появились и в один микшили всю обувь puis ils disparuren потом они исчезли La femme du cordonnier fut très affligée de les voir aussi peu vêtues. Je sa poignée d'honneur qui a été très éloignée, en voyant Elle leur fit d'adorables vêtements, pendant que son mari confectionnait deux paires de pantoufles de soie pointues. Elle a mis des a mis deux paris de chocs de chocs de Ils déposèrent ensuite leur présence sur la table de travail, à la place qu'occupaient habituellement les chaussures. Battome ils pложилent ces подарки на рабочий стол na to самое место где обычно была obuf. Ils attendirent à nouveau l'arrivée des luttin et вновь ils стали ждать приход des dem à minuit. les lutins arrivèrent pour se mettre au travail. полноle demvé пришли чтобы приняться за работу. Quand ils trouvèrent sur l'établi au lieu de cuir les petits vêtements préparés pour eux, ce fut une explosion de joie. Когда они нашли на верстаке вместо кожи маленькие приготовленные для них костюмчики, это был взрыв радости. Ils en un clin они в мгновение око оделись. Пусть они смотрели на танцы в ателье, Саутан по-дсю шейзе и бон. Порто и сонали. А потом стали танцевать, прыгать через и скамейки, все ближе ближе к двери и ушли. Мы не вернулись больше. Больше их не видели. Cependant, le cordonnier demeurerait jusqu'à la fin de ce jour. Adnaka sa pochnie qu'aujourd'hui хватit la bagatstwa de cansa evo dnie. Voilà comment on fait parfois les chaussures. Vodkak, in agda diel e voilà comment on fait parfois les chaussures. Chers éditeurs, dans quel compte les chaussures jouent un grand rôle dans le destin de leurs héros? Draghi radioslouchatile, v kakik skaskach i kakik toufli li sapagi igraet balsho rool soudbach i gyrouev chers éditeurs dans quel compte les chaussures jouent un grand rôle dans le destin de leurs héros au revoir chers auditeurs à bientôt mes amis au revoir chers amis au revoir chers auditeurs au revoir chers enfants en passant par la lorraine avec mes sabots en passant par la lorraine avec mes sabots rencontrer fois mes sabots d'da haut oh oh oh, avec mes sabots. Reconrez trois capitaines avec mes sabots. Recontré trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'daine haut oh oh oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si avec mes sabots d'en belle oh oh oh, avec mes sabots Je ne suis pas si avec mes sabots Je ne suis pas si avec mes sabots Puisque le fils du roi même avec mes sabots d'en belle oh oh, avec mes sabots Puisque le fils du roi même avec mes sabots Il le fils du roi Mène avec mes sabots. Il m'a donné pour être avec mes sabots d'Andenne. Oh, oh, avec mes sabots. Il m'a donné pour être avec mes sabots. Il m'a donné pour être avec mes sabots. Un bouquet de marguerites avec mes sabots d'Andenne. Oh, oh, oh, avec mes sabots. Un bouquet de marguerennes avec mes sabots Un bouquet de marguerennes avec mes sabots Si il fleurit, je serai reine avec mes sabots d'ondelles oh, oh, oh avec mes sabots Si il fleurit, je serai avec mes sabots Si il fleurit, je serai reine avec mes sabots Mais s'il meurt je perds ma peine avec mes sabots d'ondelles oh, oh Mais s'il meurt je perds ma peine avec mes sabots Mais s'il meurt je perds ma peine avec mes sabots Et je resterai vilaine avec mes sabots d'ondelle Oh oh oh, avec mes sabots